Ah, bonjour. Philippe je souhaite bon courage. <rire> oui, on a toujours besoin. C'est extraordinaire les chants qu'on a faits tantôt. Hein. Autant on parle du Dieu Tout-Puissant, du Dieu Créateur, du euh, Seigneur des Seigneurs, le Roi des rois, autant il est celui qui nous conduit. C'est pas un euh, Dieu loin. Euh, complètement abstrait, avec lequel on n'a pas de relation, mais au contraire, c'est comme un berger qui nous tient par la main. Et je, regardais, je regardais tantôt la, la petite fille à, à Guillaume qui est appuyé sur son, sur son cou, la main derrière l'épaule. C'est comme ça, hein? Avec Dieu, c'est comme ça on est. Même si lui est extraordinairement grand et avec une puissance pour euh, changer tout ce que l'on voit actuellement. Transformer l'univers. Alors, quelle est votre réaction à vous-même et quels sont les sentiments que vous pouvez éprouver lorsque une catastrophe survient dans le monde? Vous arrive-t-il de poser la question à Dieu pourquoi une telle catastrophe arrive? En fait, quel est le but en l'autorisant ou en permettant que ça arrive? La section dans laquelle on est rendu dans l'Apocalypse va parler de fléau et que Dieu va envoyer sur les habitants de la terre, et nous savons par là que Dieu est absolument souverain et en contrôle de toute chose, qu'il maîtrise toute chose, il n'y a rien qui est à l'improviste, rien qui est laissé de côté ou que, qui le dépasse, et il a la main mise sur tout ce qui est dans le ciel tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est sous la terre, tout ce qui est dans la mer, tout est absolument sous son contrôle. En fait, rien n'échappe à son pouvoir. Est-ce que tu as les diapos, tu veux les mettre euh, au mort peut-être? Ça va vous donner une idée de ce qu'on a vécu un peu dernièrement. <coughs> Ça, c'est le tsunami, peut-être que vous avez de la misère à voir, mais la vague était à la hauteur des arbres là-bas. Là. La vague s'en vient. Quand Dieu envoie des catastrophes, c'est gigantesque. C'est comme un mur qui s'en vient. Et les pauvres de gens qui sont sur la promenade. C'est arrivé en 2004. Les autres morts. Il y a eu un CS qui est arrivé dernièrement. Il est arrivé au Chili. 497 morts mais 2 millions de sinistrés. Il y a eu un autre en Haïti, 217 000 morts et des milliers de sinistrés. Et dernièrement, on en a un qui est à un volcan qui est en Islande. Et là à date, n'ai pas eu de statistiques. Je ne connais pas où on en est. Mais une chose qu'on sait, c'est que le ciel a été paralysé pendant plusieurs jours. Et l'Europe, ces pays, ça l'a gelé tout le nord. Mais je ne sais pas quel est votre sentiment là-dedans, quelle est votre réaction? Mais quand une catastrophe comme ça arrive, quel est le premier geste qui vous vient à la mémoire? Quel est le premier réflexe, on pourrait dire, qui vient à votre mémoire? Dans mon cas, dans mon cas personnel, c'est « Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu es en train de dire à l'humanité? » À quoi est-ce que tu accroches ça avec ta parole? En quoi est-ce que ça se tient avec ce que tu as fait déjà dans le passé? Ou de ce que nous allons vivre dans le futur, en quoi est-ce que ça, ça devrait nous amener à réfléchir? Et comment est-ce qu'on va pouvoir l'utiliser pour toucher des gens, pour les amener à réfléchir sur ce qui tu es? Donc, le texte qu'on va regarder dans Apocalypse chapitre 9, et je vais commencer au verset 12 jusqu'au verset 21. Donc on est dans le septième saut. On se rappelle que Dieu avait un livre qui était scellé, qui était dans sa main droite, et que personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, donc ni plus ni moins aucun être vivant ou aucun être que vécu sur la terre, peu importe quelle ait été sa réputation ou sa grandeur n'était capable de regarder et de saisir le livre sauf une personne, Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ a pris ce livre, il a ouvert les seaux un à un, on se trouve dans le septième. Et c'est l'agneau qui a été immolé à notre place pour enlever notre péché qui, lui, a ouvert ses seaux. Jusqu'à maintenant, il y a eu cinq sons de trompette qui ont été entendus et nous sommes rendus à la sixième. Celui-ci va comprendre trois tableaux. Le premier va traiter d'un fléau, le second va traiter du temple de Dieu, et le troisième va traiter de deux témoins. Je vais ne toucher qu'au premier ce matin. Et d'autres vont, vont me suivre et vont toucher au restant. Donc, ce qu'on va regarder, c'est le fléau, et on lit Apocalypse, chapitre 9, versets 12 à 21. Le premier malheur est passé, voici, il vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange s'en de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre coins de l'hôtel d'or qui est devant Dieu et disant au sixième ange qui avait la trompette, «Délie, les quatre anges qui sont liés au, sur le grand fleuve le Frat et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, l'année, furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers des hommes. » Le nombre des cavaliers de l'armée étaient de deux myriades de myriades, j'en entendis le nombre. Et ainsi je vis les chevaux dans la vision, et ceux qui les montaient, ayant des cuirasses couleur de feu, diacinthe et de souffle. Les têtes des chevaux étaient comme des têtes de lions, et leur bouche, de leur bouche sortait du feu, de la fumée et du souffle. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux, par le feu, par la fumée et par le souffle. « qui sortirent de leur bouche, car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'elles faisaient le mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, et de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, de leurs enchantements, de leur impudicité et de leur vol. Jésus nous a avertis par un ange que a trois malheurs importants qui étaient pour arriver. Michel, la semaine dernière, en a touché un. Cette semaine, on va en toucher un autre et plus tard, on va revenir avec le troisième. Donc, comment allons-nous comprendre ce que Dieu est en train de faire actuellement dans notre monde et comment, à travers sa parole, on va pouvoir saisir son cœur, sa pensée? Cette semaine, Michel et moi, on est encore allés se promener dans les villages et on a rencontré une dame et euh, on l'a amenée à réfléchir sur la question des catastrophes ou des catastrophes qui se passent dans le monde actuel. Et la question qu'on lui a posée, c'est pourquoi Dieu met-il ou permet-il que ces choses-là arrivent? Et la réponse instantanée a été, cela, ça ne vient pas de Dieu, parce que Dieu est bon. Alors, je ne sais pas si c'est votre réponse aussi, mais nous lui avons répondu que oui, c'est vrai que Dieu est bon. On n'a pas de problème avec ça. D'ailleurs, Jésus-Christ a dit au jeune homme riche, pourquoi m'appelles-tu bon? Seul Dieu est bon. Mais en même temps, on lui a dit, oui, garde. Dieu, dans sa bonté et dans son amour, a donné son Fils unique. Son Fils unique est venu sur la terre donner sa vie pour tous les êtres humains, afin de les arracher de la colère de Dieu, et que tous leurs péchés qu'ils ont commis, qu'ils soient ouverts ou cachés, soient pardonnés, effacés devant, son, devant lui. Mais est-ce que Dieu va permettre que tous les hommes ou que les hommes qui rejettent Jésus-Christ, qui refusent son pardon, Est-ce que Dieu va permettre toujours que ces hommes-là blasphèment son nom, marchent sur lui et le, et, et le dilapident au niveau de tous les hommes? Est-ce que Dieu va permettre ça toujours? La réponse est non. C'est que Dieu, bien qu'il soit bon, il réagit. Et il interpelle tous les êtres humains à travers toutes sortes d'actions. Dieu agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il va pouvoir agir à travers des séries, comme on l'a vu. Dieu est vraiment axé sur les êtres humains, et il veut nous avoir éternellement avec lui. Il est écrit dans l'Apocalypse, chapitre 1, versets 7 et 8. « Voici, je viens avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. »« Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. » Celui qui est, qui était et qui vient, est le Tout-Puissant. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. C'est précisément ce que Jésus nous fait connaître. Il est en train de parler à l'humanité qu'un jour sa colère va venir. Il est en train d'avertir. Apocalypse 9, 12, et je vais le relier jusqu'au verset 15. « Le premier malheur est passé, voici vient encore deux malheurs après cela. Le sixième ange sonna de la trompette, et j'entendis une voix qui venant de, la, de les quatre cornes de l'autel qui est devant Dieu, et disant au sixième ange qui avait la trompette Délie les quatre anges qui sont liés sur le grand fleuve Le Frat. Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le, le jour, le mois et l'année furent déliés afin qu'ils tuassent le tiers de l'humanité. Ce qui est à remarquer ici, c'est la précision, le détail que Dieu donne au niveau du temps. Il n'y a pas beaucoup de place dans l'Apocalypse où Jésus va donner autant de précision. Il va parler du jour, de l'heure, du jour, du mois et de l'année. Ça signifie que dans le calendrier de Dieu, dans son plan, il y a vraiment un temps arrêté où ce fléau va se produire. Et, et, et l'impact de ce fléau-là, c'est qu'un tiers de l'humanité meurt. Rappelez-vous ce que Jésus-Christ a dit dans Matthieu 24. « Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer la construction. Mais il leur dit, « Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et ses disciples vinrent en particulier lui faire cette question, « Dis-nous quand cela va arriver. » Et à cette question précise de « quand », Jésus répond au verset 36, Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils, mais le Père seul. Dans Matthieu 25, 13, il nous dit à nous, Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et là Jésus-Christ commence à préciser, c'est un temps, oui, quelque part, mais en même temps déterminé, et à une heure précise. Est-ce que ce serait ce jour-là et cette heure-là que Jésus-Christ parle ici? Chose certaine, je ne peux pas répondre directement, mais chose certaine, c'est qu'il y a un temps qui est vraiment arrêté de sa part. Et que la trompette qui vient de sonner est un avertissement pour tous les hommes que son plan va s'accomplir. Et ça, c'est certain. Est-ce que vous vous rappelez la conquête de Jéricho? Donc, le peuple a été libéré de l'esclavage. Il a passé 40 ans dans le désert. Il a été amené par Dieu avec Josué dans la terre promise. Et là, la première ville qui leur demande de conquérir est Jéricho. Le peuple, Dieu va demander au peuple de faire le tour de la ville pendant sept jours. Mais dans les six premiers jours, le peuple ne devra pas dire un seul mot. La seule chose qu'on va entendre, le son de la trompette. Donc, le peuple sort avec les sacrificateurs et l'armée est vraiment constituée. Il y a les soldats, l'âge d'alliance et l'arrière-garde. Tout le monde est prêt pour le combat. Et les sacrificateurs qui sont devant l'âche, ce sont eux qui vont sonner. Dieu avertit. Il ne veut pas prendre personne par surprise, à moins qu'on dorme, et à moins qu'on s'endorme nous-mêmes. Mais sinon, Dieu avertit toujours d'avance de ce qui va arriver. En faisant le tour de Jéricho pendant six jours, il avertit tous ceux qui sont là, Si vous voulez changer, si vous voulez capituler, regardez, allez sur la muraille et faites quelque chose. Sortez le drapeau blanc ou vous mettez le vôtre en berne, faites quelque chose, mais je vous avertis qu'il y a quelque chose qui va se passer. Et Rahab, qui est là dans la ville, elle le sait. Elle le sait que leur mort est arrêtée. Et elle le dit. Mais le peuple ne réagit pas. Mais le septième jour, Lorsqu'ils vont faire sept fois le tour de la ville, les trompettes l'ont aussi vont sonner, et là, le peuple va lancer une acclamation. Selon vous autres, ça semble à quoi? Un grand cri, ouais. <rire> Je vais utiliser ce que Christian nous a enseigné il y a quelques semaines. Que ton règne vienne, Seigneur. Hein? Que ton règne s'établisse, Dieu dans ce peuple, dans cette nation, que ton règne vienne et qu'il soit déclaré devant tout le monde, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour personne. Et là, tout le monde dit « Amen ». En fait, quand les anges parlent, ce n'est pas un petit « Amen » tout doux, tout tranquille. C'est qu'ils sont tellement en accord avec ce que Dieu fait. C'est « Amen », c'est proclamé « Vas-y, Seigneur, je suis d'accord avec toi ». Et là, les murs vont tomber. Et il n'y en a pas un qui va échapper à part ceux qui ont cru. Et ce n'est pas un grand nombre. C'est un petit nombre. C'est Rahab et sa famille qui ont cru au Seigneur, qui ont cru la parole de ceux qui étaient venus les voir et qui leur ont dit, « Tu nous as gardés chez toi, tu nous as permis de vivre. » On t'a fait la promesse que lorsqu'on va venir, on va te libérer avec ta famille, et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a pas une masse de monde, il y a un petit nombre. Les quatre anges lorsqu'ils vont, lorsqu'ils vont délier, lorsqu'ils vont délier la troupe, l'armée, on parle de 200 millions de cavaliers et de et de et de de, de, che, de chevaux et qu'il y a un tiers de l'humanité qui, qui va mourir, la population mondiale au 1er janvier 2010 était estimée à 6,793 milliards de personnes. 1er janvier 2010. Si cet événement-là était arrivé à cette date, 2,262 milliards de personnes viennent de mourir. On vient de faire disparaître la Chine et on vient de faire disparaître à peu près la moitié de l'Inde. C'est de ça dont on parle. Et si on va regarder la population de l'Amérique, probablement, de haut en bas, il ne reste plus personne. Un tiers de l'humanité, avez-vous une idée de ce que ça représente? Mais, dans, mais ce qui me touche toujours dans Quand je lis les Écritures, c'est que Dieu est lent à la colère et qu'il est riche en bonté. Quand Dieu fait sonner des trompettes, et Christian nous l'a très bien soulevé, et Michel aussi, c'est que Dieu avertit. Il sonne la trompette pour dire, "Garde en fait la trompette est utilisée à différentes choses dans la parole de Dieu. C'est soit un point de ralliement, C'est soit la sentinelle qui est sur le, la muraille qui sonne parce que l'ennemi s'en vient, mais dans tous les cas, c'est pour avertir. Il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui s'en vient. Mais encore là, on veut vous rassurer que la colère de Dieu n'est pas pour les enfants de Dieu. Et c'est écrit dans... 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 9 et 10. « Dieu ne nous a pas destinés à sa colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous vivions ou soit que nous dormions ou nous soyons morts, nous vivrions ensemble avec lui. » Donc la colère de Dieu n'est pas destinée aux enfants de Dieu. La colère de Dieu est destinée aux habitants de la terre qui rejettent l'autorité de Dieu et la seigneurie de Christ, la royauté de Jésus sur leur vie et qui tourmentent ou font de la misère ou cause du trouble ou font le mal aux enfants de Dieu et qui rejettent. La colère de Dieu est pour les habitants de la terre. Quelle a été la réaction, selon notre texte, des gens qui ont été épargnés, des survivants? Qu'est-ce que la parole dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez versets 20 et 21. « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. » de manière à ne point adorer les idoles, les, les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et ne se repentir pas de leur meurtre, de leurs enchantements, de leur impudicité ni de leur vol. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose dans l'histoire, où Dieu envoie systématiquement quelqu'un, un prophète, Avertir une nation et que systématiquement il, est, il leur dit ce qui va se passer, il leur dit d'avance ce qui va arriver et que ensuite, si la personne répond négativement, il envoie des preuves comme quoi il est sérieux. Il envoie des plaies. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Ok. Qu'est-ce que c'était, l'Égypte, pour le peuple de Dieu? Qu'est-ce que c'était, l'Égypte, pour le peuple de Dieu? Un pays d'esclavage. Qu'est-ce que, qu que faisaient ceux qui avaient, comme on pourrait dire, autorité sur eux? Qu'est-ce qu'ils faisaient au peuple de Dieu? Ils, ils les dominaient. Ils les maltraitaient les bafouaient, les ridiculisaient, les chargeaient de travail, les ambitionnaient sur eux, dans d'autres termes. OK? Allez voir Exode, chapitre 6, versets 1 à 8. Ah, bien, vous l'avez en droite devant les yeux. Droit devant les yeux, devrais-je dire. Si je vais être compris. « Ah, je vais devenir cultivé à la fin de cette année, vous n'avez pas d'idée. <rire> » En fait, c'est nos amis, nos frères les Africains qui vont me cultiver. C'est une bonne chose. <rire> L'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur héritage, dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël. Et c'est l'introduction de Philippe ce matin. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dit aux enfants d'Israël, donc à vous, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous, vous châtis les Égyptiens ou le monde qui vous entoure. Je vous délivrerai de votre servitude, et vous, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu et vous, serez, et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai donné, juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. Comment Pharaon, son peuple, Les magiciens ont-ils réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Combien de plaies Dieu a-t-il envoyé, a-t-il manifesté sa grandeur par Moïse à tout ce peuple? Combien en a-t-il eu? Dix. La première. De l'eau potable du fleuve changée en sang. Et la réponse de Pharaon, le cœur de Pharaon s'endurcit. Pharaon ne prit même pas à cœur ces choses. Plus capable de boire de l'eau, mais ce n'est pas grave. On a d'autres choses. Deuxième fléau. Toutes les l'étendu du pays est frappé par des grenouilles. Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse. Troisième fléau. La poussière de la terre qui est changée en pouls sur les hommes et sur les animaux. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Le quatrième, des mouches venimeuses sur des hommes. Dieu dit à Pharaon, j'établirai maintenant une distinction entre mon peuple et ton peuple. Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et ne laissa point aller le peuple. Cinquième intervention de Dieu. Une très grande mortalité dans les troupeaux. Tous les troupeaux des Égyptiens périrent et il ne, ne périt point une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Est-ce que la distinction, elle est assez claire? Et Pharaon s'endurcit et ne laissa point aller le peuple de Dieu. Sixième fléau. C'est la cendre de Fournaise qui devient de la poussière et qui va produire des ulcères. L'Éternel endurcit cette fois le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse. La septième fléau, une pluie de fortes grêle qui fera périr des hommes et des animaux. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, « Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve, car cette fois je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin tu, que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je l'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je l'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple et si tu ne le laisses pas aller, voici ce que je ferai demain à cette heure. Une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent, va arriver sur ton peuple. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle, les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Dites-moi là, au Québec, nous là, on a vécu un verre de là, en 98. En fait, une expression que j'ai entendue de la part d'un animateur à Radio-Canada, que j'ai tellement trouvée excellente, il a dit « Dieu est descendu avec une faucille » et il a coupé la tête des arbres. Et je trouvais cet animateur-là tellement lucide, en même temps de dire ça, parce que c'était vraiment une intervention de Dieu. Mais en même temps, le Québec tombait dans la noirceur. Et la fierté des Québécois, c'est l'hydroélectricité. Benoît ouais, en sait quelque chose. Mais c'est la fierté du Québec de pouvoir produire de l'électricité à bon marché et d'en fournir à tout le monde, peu importe s'il reste à 100 kilomètres dans le bois ou s'il est sur le bord du fleuve. Il n'y a, a pas de problème pour ça. Dieu, en un seul événement, il nous éteint les lumières. En un seul événement. Et est-ce que ça a changé le cœur des Québécois? Est-ce que vous avez vu des masses de conversion par après ça? Est-ce que vous avez vu des gens tourner vers Dieu, crier à lui? Est-ce que vous avez vu vos collègues, vos conjoints? Est-ce que vous avez vu votre entourage se mettre à genoux et dire « Seigneur, cesse de grâce, épargne-nous Dieu! » Vous avez vu ça? Est-ce que ça ne ressemble pas plutôt à la réaction qu'un Pharaon a? Dieu va aller jusqu'à venir toucher Pharaon dans, sa, dans ce qu'il est lui-même. Il est chef de nation. Il est probablement le plus grand souverain de l'époque, mais aussi il est un père de famille. Et là, Dieu va venir le toucher, car il ne peut pas aller plus proche que ça. En fait, oui, il va aller plus proche, on va y venir. La dixième plaie, il va faire mourir tous les premiers nés en Égypte. Encore là, Israël totalement épargné. À cause de leur foi et de leur obéissance à Dieu. Il avait dit, vous allez prendre un agneau d'un an, sans tache. Vous allez le garder chez vous. Vous allez vous assurer qu'il est vraiment un agneau de défaut, sans tâche, sans défaut. Et là, vous allez l'immoler. Vous allez prendre de son sang et vous allez aller dehors à votre maison, vous allez l'en mettre sur les, les poteaux et sur le lenteau de la porte. Vous allez faire comme, vous allez encadrer votre maison. Et lorsque l'ange de la destruction va passer, ou l'exterminateur va passer à toutes les maisons où il va voir le sang de l'agneau qui a été immolé, Je vais passer outre. Et quand on vous disait tantôt que la colère de Dieu n'est pas réservée aux enfants de Dieu, c'en est l'image. L'ange de destruction passe outre. Et il est dit que dans toutes les maisons d'Égypte, il n'y avait pas une maison qui n'avait pas un mort. Dans toutes les maisons d'Égypte, il y avait quelqu'un de mort. Mais il y a encore là des gens d'épargnés, afin qu'ils sachent qu'il y ait Dieu, qu'ils s'en rappellent puis qu'ils le disent aux autres. Mais Dieu n'a pas fini avec Pharaon. Ce qu'on doit comprendre là, c'est qu'une masse de monde. On pourrait dire en guillemets, puis je ne les ai pas comptés, il y en a un tiers qui vient de mourir. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. En fait, il a libéré son peuple, il les amène à côté de la mer rouge, ouvre la mer, le peuple d'Israël traverse, mais Pharaon est en arrière avec son armée. Il court après et il veut les mettre à mort. Et qu'est-ce que va faire Dieu? Il va en finir avec Pharaon. Il va en finir avec Pharaon, il va en finir avec son armée, il va en finir avec son peuple. Ils vont entrer dans la mer rouge et Dieu va abattre l'ennemi. Il va vraiment le détruire. Ça doit nous amener avec une grande crainte de Dieu. Une grande crainte, un grand respect de Dieu. Et d'être sûr que je suis dans son camp. D'être sûr que je suis couvert par le sang de l'agneau de Jésus. Parce que sans ça, la colère, lorsqu'elle va s'abattre, C'est « sans pitié ». Dieu est bon et miséricordieux. Là, à la colère. Mais lorsque sa colère s'accomplit, il est sans pitié et sans retour. Il ne revient pas de rien. Pharaon en a payé le prix de sa vie. En fait, c'est que tout le long des avertissements, Pharaon avait deux choix. Non seulement lui, mais les gens de son peuple et les magiciens aussi. C'est de soi, de s'humilier devant l'Éternel, de croire la parole que Moïse lui donnait, et de se repentir, et vivre, finalement. Et c'est ce que des serviteurs ont fait. Lorsqu'il y a eu la Graël, par exemple, Exode 9, 20, ceux des serviteurs de Pharaon qui craignaient la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Hein? Il y en a qui ont compris. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été épargnés. Et pourtant, ce sont des Égyptiens, mais ils ont cru. Donc, Pharaon avait la possibilité, lui aussi, de s'humilier et de croire. Ou sinon, il y avait l'autre position, c'est qu'il persiste dans son péché, il s'entête contre Dieu, endurcit son cœur, comme certains autres serviteurs ont fait. Acte euh, Exode 9, verset 21 et verset 25. Mais ceux qui ne prient point à cœur la parole de l'Éternel, laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes herbe les, les herbes des les champs et brisa tous les arbres des champs. Dieu est sérieux. Alors, ce matin, si, si tu n'as pas fait le choix pour Jésus encore, c'est-à-dire si intentionnellement, consciemment, tu entends ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, tu comprends que Dieu t'appelle, que Dieu vient saisir ton cœur, il t'appelle à lui faire confiance et à prendre au sérieux sa parole, Si tu acceptes cet appel, elle-là, et que tu t'humilies devant lui, c'est-à-dire premièrement en le reconnaissant qu'il est le seul Dieu et qu'à part de lui, il n'y en a pas d'autre. Et si tu le reconnais vraiment et que tu veux t'humilier devant lui en le reconnaissant comme le Seigneur de ta vie et en reconnaissant par le fait même que, comme Pharaon, pendant longtemps dans ta vie, Tu as résisté à Dieu, malgré tous les signes qu'il t'a envoyés, malgré toute sa parole claire qu'il t'a envoyée. Tu résistes encore. Dieu, ce matin, te donne l'opportunité de fléchir les genoux devant Dieu, de reconnaître que tu es coupable et que tu mérites sa colère, mais que Dieu, dans sa bonté, il a fait tomber sa colère sur Jésus-Christ. Il est mort à ta place. Jésus-Christ a pris sur lui tous tes péchés. Il a donné sa vie pour toi. Il a accepté de mourir à ta place. Afin que tu aies la vie éternelle et que tu sois épargné de la colère de Dieu pour toujours. Est-ce que tu veux le faire aujourd'hui? Est-ce que tu veux lui dire oui? Est-ce que tu veux dire à Jésus, règne, Seigneur, règne dans ma vie. Prends le contrôle de mon cœur, de mes pensées, de tout mon être. Et Seigneur, change-moi transforme-moi. Fais que je t'aime, Dieu, plus que tout. Que rien n'est plus d'importance dans ma vie que toi seul. Et si tu le fais, je peux te garantir que Jésus-Christ est entré. Parce qu'en 78, un samedi soir, à côté d'un feu de camp, après avoir entendu des chants de louanges, des chants de proclamation qui disaient que Dieu était le seul, et Jésus-Christ le seul en qui nous devions placer notre confiance, après avoir vu des vies transformées. Moi-même, je me suis humilié devant Dieu. je lui ai demandé pardon et je lui ai demandé de prendre ma vie. Et je peux vous le dire, depuis ce temps-là, je ne suis plus le même homme. Et vous pouvez questionner ce qui m'entoure. Et je suis convaincu que chacun de ceux ici dans cette salle, qui a fait la même chose, reconnaître la grandeur de Dieu, s'humilier devant sa face et accepter son pardon, que sa vie n'a plus jamais été la même. Alors, je t'implore, je te supplie, par amour pour Dieu, Reçois-le dans ta vie. Demande-lui pardon. Accepte d'être réconcilié avec Dieu. Et la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. On pourrait dire que ce passage-là, il s'adresse particulièrement à, à des incroyants. Je n'ai pas vraiment à m'en soucier, autre que de recevoir ce que Dieu dit, que je suis exempté de sa colère et que je lui appartiens. Mais j'aimerais juste attirer votre attention sur les autres hommes qui n'étaient pas morts par le fléau, pour, ils ne se sont pas repentis. des œuvres de leurs mains pour adorer des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, pour se repentir de leurs meurtres, de leurs enchantements, de la débauche et puis du vol. Mais on sait très bien qu'en venant au Seigneur, on est complètement lavé de nos péchés. Mais mais le lendemain, je ne ressemble pas à Jésus-Christ encore. Et puis même, je vous dirais, 30 ans plus tard, et encore bien des fois, euh, mes réactions ne ressemblent pas à Jésus-Christ. Je voudrais juste qu'on observe, tu sais, ou regardez dans nos vies, est-ce qu'on n'aurait pas des idoles qui traîneraient encore quelque part? Et si Dieu vous en montre, Ben, faites juste lui dit regarde, Seigneur, on les brûle. Donc, nous, on ne va plus à l'Église, puis on s'agenouille devant un crucifix ou des statues de plate ou de métal. Mais peut-être qu'on pourrait cacher dans notre maison ou, ou quelque part dans le fond de notre cœur des objets auxquels on s'attache vraiment. Par exemple, je pourrais m'attacher à mon emploi plus qu'à Dieu. Je pourrais m'attacher à mon revenu plus qu'à Dieu. Je pourrais m'attacher à mes possessions plus qu'à Dieu, à ma santé plus qu'à Dieu. Et même, je pourrais peut-être avoir un âme de cacher dans ma maison au cas où quelqu'un viendrait forcer ma porte. En fait, au Québec, on a toutes sortes de superstitions et ça s'appelle l'idolâtrie. On va se croiser les doigts, on va toucher du bois, on va avoir une patte de lapin dans notre poche, ça, ça fait longtemps, là, 60 à peu près, on va avoir une corne d'abondance qu'on va garder dans notre maison, on va dans notre cou, on va mettre dans le fond de notre poche. On peut avoir un chapelet qui est suspendu dans notre auto ou des médailles. On pourrait éviter de passer en dessous de l'échelle. Pas parce qu'on a peur qu'elle nous tombe à la tête, c'est parce qu'on nous a dit qu'on ne devait jamais passer en dessous de l'échelle. Surtout un vendredi 13. Mais c'est de la superstition. En fait, je passe souvent en dessous de mon échelle. Mais je ne la laisse pas exprès, je vous en parle. On peut aller voir des diseuses de bonne aventure. On se fait tirer aux cartes ou faire lire dans les feuilles de thé, on pourrait lire horoscope tous les jours. On pourrait prier Marie ou un, ange, ou un saint quelconque, Saint-Joseph, Saint-Christophe, ou ce qu'on a entendu cette semaine, le petit Jésus. J'ai juste dit à cette personne-là qui avait grandi. Il était devenu un homme, puis il est mort. Mais le petit Jésus, c'est un idole. Parce que c'est le vrai Jésus, il est Seigneur des Seigneurs et Roi des rois. Il est ressuscité. Je pourrais allumer des chandelles. Et je pourrais avoir un ange quelque part dans ma maison. Deux, trois, quatre. C'est d'idolâtrie. Ça prend la place de Dieu. Et Dieu nous demande de se repentir. Les enlever, les brûler, des jeter dehors, surtout pas des donner à quelqu'un. Je pourrais m'endurcer aussi, aussi au niveau du meurtre. Et là, je vais le qualifier un peu plus. Parce que je ne pense pas que vous ayez tué quelqu'un. Mais avec nos paroles, on peut le faire. Quand on calomnie quelqu'un, ou qu'on parle contre quelqu'un, On est en train de tuer sa réputation. On est en train de le tuer lui-même. Quand on ne pardonne pas à quelqu'un, on est en train de le faire mourir parce que l'autre, il souffre en attendant. Il s'attend qu'on aille le voir et qu'on se réconcilie. Il pourrait y avoir des impudicités dans notre vie, c'est-à-dire des relations sexuelles illicites, adultères, fornication des relations hors mariage ou bon, non, des relations avec quelqu'un qui est divorcé, une infidélité, ça pourrait être de la prostitution. Si ça existait toujours dans nos vies, Dieu nous demande de s'en repentir. Et je comprends qu'on peut avoir des luttes. J'en ai des luttes. Personnellement, dans ma vie antérieure, <rire> mais du temps de mon vivant, j'étais un voyeur Et ça me harcèle encore aujourd'hui. J'ai à lutter. Et des images ou des flashbacks du passé me reviennent encore. Trente ans plus tard. Mais je sais que Dieu a pardonné. Et ce que je fais, c'est que je m'empresse de dire au Seigneur, peux-tu nettoyer moi, ma, ma, mes, mes images dans ma tête? Tu peux-tu les, les chasser et je sais que quand ils reviennent, c'est pas Dieu qui les ramène, c'est l'ennemi qui les ramène. Et vous avez toutes vos luttes par rapport à ce que vous vivez, ce que vous entendez, ce que quelqu'un vous dit au travail. Juste une image, tu te promènes sur le métropolitain, il y a juste une image, et là, puis il fait, elle est tu as juste fait et juste demain Tu l'as juste vu à même pas plein yeux là, à ta frappé de côté c'est drôle, est, comme on, on dirait qu'elle vient de se graver sur une pierre dans ta tête. On a juste à se repentir, frères et sœurs. Si jamais on tombe, demandez pardon au Seigneur. Capitulez, Dieu. Tu t'as promis que par le sang de Jésus-Christ t'effaçais tous mes péchés. Si je te les confesse, fais-le, Seigneur. On va lire juste ensemble un dernier passage, et après ça, je vais aller m'asseoir. C'est dans Galates, chapitre 5, verset 16. Mais on va lire, ah, tu dois dans la version Louis II. Je vais vous lire, si vous voulez, autrement, dans la Bible, en français courant. Mais ce ne sera peut-être pas très, très différent. Et là, Dieu s'adresse à des croyants, à des enfants de Dieu. Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez le Saint-Esprit dirigez votre vie, et vous n'obéirez plus aux désirs de, vos, de votre propre nature. Car notre propre nature a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit a des désirs contraires à ceux de notre propre nature. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. » On sait bien comment se manifeste l'activité de notre propre nature, dans l'immoralité, l'impureté et le vice, le culte des idoles et la magie. Les gens se haïssent les uns les autres, se querellent ou sont jaloux. Ils sont dominés par la colère et la rivalité. Ils se divisent en partis ou en groupes opposés. Ils sont envieux, ils se livrent à l'ivrognerie ou à des orgies et commettent d'autres actions semblables. Je vous avertis maintenant, comme je l'ai déjà fait, ceux qui agissent ainsi n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Mais ce que l'Esprit produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la, félicité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ, ont fait mourir sur la croix leur propre nature, avec ses passions et ses désirs. L'Esprit nous a donné la vie. Laissons-le donc aussi diriger notre vie. Prions. Père, merci de ce que tu nous avertis. Ta bonté même, Seigneur, fait que tu avertis tes enfants en tout temps, que tu avertis le monde en tout temps, que pour euh, tes enfants, Seigneur, la félicité éternelle, la gloire éternelle, elle est à venir et elle nous appartient. Nous en serons pleinement membres, pleinement propriétaires. Mais pour celui qui refuse toujours, Seigneur, ta colère demeure sur lui. Fais en sorte, Seigneur, que ce matin, nous, voyons, nous ayons choisi dans quel camp on veut vivre, avec toi ou sans toi. Mais en connaissant de, pleine, de plein gré, quels en sont les résultats. Soit être avec toi pour toujours, ou être loin de toi et de souffrir éternellement pour toujours. Père, bénis ta parole dans nos cœurs. Et frères et sœurs, veillez, parce que le jour et l'heure approchent.